ça fait plus d'un mois et demi qu'on est en campagne électorale puis à part un peu et c'était il était temps sur le logement on a dont on a parlé cette semaine les enjeux de pauvreté on en a très peu parlé les enjeux d'itinérance encore moins comme Pierre le mentionnait aspire à travers les années depuis le début des années 2000 a permis beaucoup d'interventions au niveau des immobilisations on doit se rappeler justement de la place importante que ça, que ça a pris en, en, au début du programme, au début des années 2000, c'était 68% du budget euh, du financement fédéral en itinérance qui allait dans des immobilisations. Aujourd'hui, malheureusement, le budget en immobilisation de la FLI est tombé à 4%. Donc on est passé de 68% d'un budget permettant de financer des immobilisations en 2015-2016 à 4% uniquement du budget. Malheureusement, donc aussi, pas plus de bailleurs de fonds financent ces projets-là, finance l'immobilisation, donc on se retrouve à avoir euh, beaucoup euh, de difficultés. Et c'est des projets qui pourraient compromis, autant au niveau de logements sociaux, autant au niveau de relocalisation d'organismes. Et pourtant, euh, les besoins sont grands, ça nous démontre donc encore une fois l'importance d'une flie qui soit généraliste. Libéraux, blocs et NPD, les partis doivent nous appuyer! Pierre Gaudreau, je coordonnateur du Réseau d'aide aux personnes seules à l'Itinérale de Montréal, le RAPSIM. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'action que vous faites aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, avec une centaine de personnes, on est parti de l'hôtel de ville de Montréal, où on a eu l'appui de la ville, pour demander à tous les partis politiques qui sont en liste aux élections fédérales de prendre des engagements clairs au niveau de la lutte à l'itinérance. De façon particulière, on a fait trois arrêts aujourd'hui pour aller rencontrer trois partis dans des lieux symboliques importants au niveau de l'itinérance. Euh, la place Émilie-Gamelin, euh, dans le centre-sud, Euh, un organisme qui travaille avec les Toxicomanes, Dopamine, dans chelaga neuve et finalement le Square cabo en face de l'Ancien Forum, dans l'ouest du centre-ville, où on, on aura rencontré respectivement le Bloc québécois, le NPD et le Parti libéral, qui ont toutes appuyé nos demandes dans le passé, mais là, qui tarde un peu trop à les reprendre. Et du coup, qu'est-ce que vous vous demandez concrètement pour, euh, à ces partis-là pour les prochaines élections fédérales Le gouvernement fédéral a un rôle majeur dans la lutte à l'itinérance, euh, a beaucoup contribué à créer l'itinérance en, en augmentant les écarts de richesse, en abandonnant ses responsabilités au niveau du logement social. Euh, par ailleurs, il y a un programme qui a été mis en place, ça fait un bout de temps, c'était par les libéraux, par Jean Chrétien, pour aider les organismes, pour aider la lutte à l'itinérance. Ça s'appelle maintenant la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance. C'est un programme très intéressant, qui a un budget de 20 millions de dollars par année au Québec, donc qui, qui est très aidant, qui a des organismes comme Cactus, l'itinéraire, à s'installer, améliorer leur service, qui a aidé à faire plus de 900 logements sociaux à Montréal uniquement. Donc, ça a été très utile. Sauf que les conservateurs ont réorienté ce programme-là vers le « All first », où plus du de deux tiers du budget est consacré. Euh, une approche euh, de trouver des logements privés pour des gens donc il n'y a pas de milieu de vie et c'est une forme d'aide qui est temporaire en plus et ça ne vise que l'itinérance chronique donc il n'y a pas de travail de prévention. Donc on demande aux parties 1. de prendre un engagement de rétablir une approche globale en lutte à l'itinérance on leur demande d'augmenter le budget de 20 à 50 millions de dollars par année parce que ça jamais augmenté puis les besoins ils sont plus importants et les coûts aussi sont plus importants et on leur demande aussi euh, de rétablir un financement pour le logement social. Ça fait plus de 20 ans qu'Ottawa contribue pas au développement de logements sociaux. Ça a contribué à, à développer l'itinérance. Donc un rôle là pour toute la population qui est mal logée, pas juste pour les sans-abri, mais qui doit être assumé par le gouvernement fédéral, contribuer à faire des nouveaux logements sociaux, puis entretenir aussi tous ceux qui ont été faits jusqu'à il y a 20 ans, des HLM, des co-ops, euh, qui sont menacés de ne plus avoir de budget pour rester en bon état et qui sont menacés aussi depuis avoir de subventions pour que les logements soient abordables, accessibles aux gens faibles revenus. Donc, il y a un enjeu majeur au niveau du logement. C'est des questions sur lesquelles on a eu des engagements dans le passé des libéraux, du NPD. Sur la question du logement, il y a des engagements de ces deux parties-là. Sur la question de l'itinérance, euh, on a hâte devoir parce que là, on s'en va rencontrer là-j'ai l'emboutin qui est responsable du dossier pour le NPD. Ce qu'elle aura à nous dire et aussi de façon ça va dans l'ouest rencontrer Marc Garnou euh, du Parti libéral qui nous a toujours soutenu lui aussi. Euh, et puis qui nous a annoncé aussi qui qu nous apporterait un message aujourd'hui, on a hâte de voir ce, qu ce, ce que sera ce message. Et du coup, là aujourd'hui, on va rencontrer donc le Bloc Québécois, le Libéraux, le NPD, mais où sont les conservateurs Les conservateurs, on n'a jamais eu de ligne de communication avec eux, puis c'est pas faute d'avoir essayé. Euh, on n'a jamais pu ça va faire dix ans euh, s'ils sont au pouvoir euh, en janvier prochain qui sont au pouvoir, Bref, presque presque dix ans qui sont au pouvoir, on n'a jamais pu leur parler or, on parle euh, on n'est pas en désaccord avec toutes les politiques du gouvernement Couillard loin de là, bien évidemment mais on a une ligne de communication, on rencontre les ministres on est capable de dire, on n'est pas d'accord avec ça voici pourquoi, même chose avec l'administration Coderre, on a leur appui présentement sur les demandes qu'on porte on n'est pas d'accord avec toutes leurs actions mais on est capable, un d'échanger avec eux. Puis monsieur Coderre est capable de venir. Il est venu à plusieurs reprises dans nos assemblées, dans nos activités, dire ce qu'il a à dire, puis défendre ce qu'il a à dire devant le vrai monde. Avec les conservateurs, on n'a pas pu avoir ça en aucun cas, mais on leur a quand même déposé nos demandes, comme on l'a fait avec les Verts euh, et, et d'autres parties. Mais aujourd'hui, on s'est concentré sur les trois parties les plus importants dans les quartiers centraux, si on peut dire, qui sont concernés par l'itinérance. D'accord. Et donc, du coup, là, ça va être votre vos prochaines actions dans les prochains mois jusqu'aux élections? Bien, les élections sont dans un peu plus d'un mois. On espère aujourd'hui sortir avec des engagements clairs des partis. On sait qu'on va, qu va avoir avancé aujourd'hui. Euh, L'engagement du Bloc est intéressant. On sait que le NPD et les libéraux ont aussi des choses intéressantes à nous dire. On va continuer à les relancer pour qu'ils consolident leurs engagements au niveau de l'itinérance d'ici le 19 octobre. Et, et, et dès le lendemain des élections, on va revenir à la charge avec euh, les, le, le, le parti ou les partis qui seront au pouvoir si jamais il y a une coalition un gouvernement minoritaire pour dire que dans le prochain budget, dès le prochain budget 2016-2017, qui va être élaboré très rapidement après les, les, les élections, il doit avoir des investissements crus dans la lutte à puis ce, dans le cadre d'une approche globale, et évidemment, il doit avoir des investissements beaucoup plus importants au niveau du logement social aussi que ça prend, c'est de connaître vos engagements! mon marchand candidat du Bloc dans Hochulaguay. Le Bloc a une position qui est très claire. et C'est qu'il faut respecter le modèle québécois. On a trois grands engagements à prendre dans le cadre de cette campagne-là. Et le premier, c'est qu'il faut ramener la spli à une spli généraliste. Une spli qui permet aux organismes non seulement d'investir dans le mortier et la brique, parce que c'est une bonne chose, mais aussi d'y mettre des intervenants d'y mettre des ressources humaines qui vont pouvoir avoir une approche avec les gens qui ont besoin d'aide. Euh, et ce modèle-là, qui est très québécois, a été complètement bafoué dans les dernières années. Et ça, ça s'est fait malgré que l'Assemblée nationale avait un consensus là-dessus et qu'il a réitéré deux fois son appui à une splie généraliste. Donc le Bloc là-dessus veut que la redevienne ce qu'elle était. Au niveau du financement de la splie, effectivement, le budget n'a pas bougé dans les dernières années. On veut que le budget de l'ASPI passe de 20 millions de dollars à 50 millions de dollars. On veut que le budget de l'ASPI soit revu. On rappelle que nos demandes au niveau de l'ASPI, c'est on demande le retour du caractère généraliste et communautaire de l'ASPI pour pouvoir continuer à faire des projets. Trois choses importantes que le NPD s'engage à faire. par Alors premièrement, le NPD, un gouvernement du NPD s'engage à augmenter le financement de la SPLE, donc le financement de la lutte à l'itinérance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une chose que j'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand on parle de c'est que ça n'a jamais été indexé. Alors, le NPD s'engage aussi à indexer le financement de la SPLE. Alors, on s'engage aussi à vous donner le choix, que vous choisissiez vos propres priorités, les gens qui veulent faire du logement d'abord, tant mieux pour eux autres si ça marche. Ici, ce qu'on veut faire, c'est une approche généraliste et communautaire, et le NPD s'engage à vous donner ce choix-là. Dopamine reçoit euh, plus de 5000 visiteurs ici euh, par année. des euh, services de douche, de buanderie sont à part pour notre population. Donc c'est un exemple euh, que du généraliste et adapté fonctionne et donne de réelles solutions euh, au phénomène de l'itinérance ou aux personnes qui sont à risque de le devenir. Il candidat pour le Parti libéral dans euh, Westmont NVG. Il est de la circonscription ici actuellement. C'est un habitué, il, il est un grand défenseur au niveau du Parti libéral, des engagements en itinérance. Marc Garneau. Merci beaucoup Bernard. Et on appuie totalement la vocation généraliste, le caractère généraliste et communautaire de le, de, du programme Spli. Ça, c'est absolument essentiel. D'abord, le Parti libéral euh, croit fermement qu'il est essentiel de bonifier le programme. Ça, je vous le dis tout de suite, il faut bonifier le programme Spli. Deuxièmement, il faut que ce soit un programme qui est indexé à l'inflation. C'est quelque chose qui... Euh, les coûts augmentent chaque année. Et troisièmement, il faut que le gouvernement fédéral... Euh, don a un program split i à long terme. Je suis Dorata Ouagé, je suis directrice générale de l'association Bénévol Amitié qui est euh, un organisme communautaire euh, qui travaille euh, auprès des euh, personnes qui ont des problèmes de santé mentale mais dont euh, je pense que 36% ont été itinérants et euh, évidemment c'est une clientèle aussi qui est euh, qui est vulnérable et qui peut être euh, qui est susceptible là, de peut-être vivre euh, ce ce type euh, ce ce mode de vie là et l'association logement amitié qui est une résidence pour ces personnes-là et encore c'est encore pour contrer l'itinérance. Et du coup, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bien, parce que nous, on n'a perdu beaucoup avec l'espl. En fait, l'association bénévoles l'amitié a perdu beaucoup avec l'espl. Depuis 2002, euh, on recevait un financement euh, pour euh, le euh, un, un intervenant communautaire qui aide majoritairement au maintien Euh, dans le logement et dans la communauté de ces personnes-là. Souvent comme je l'ai dit là, il y a quand même 35 de la clientèle qui a été itinérante et d'autres qui sont quand même vulnérables et qui peuvent vivre ce, ce type de vie-là. Donc euh, cet intervenant là, il, depuis 4 ans aussi 5 euh, ans, on avait une éducatrice qui aidait ces personnes-là à mieux s'organiser dans leur euh, dans leur unité d'habitation, euh parler aussi au niveau de l'hygiène euh cuisine collective de, de plusieurs ateliers sur la santé et ce que nous on notait c'est que Euh, sont ces interventions faisaient une différence, évidemment, dans la vie de la personne, mais aussi euh, amélioraient les relations avec les propriétaires qui étaient souvent... Souvent, ces personnes-là sont malheureusement la cible. Euh, puis, ils sont toujours visés. Ils ne pas toujours euh, à, à raison. Donc, on améliorait les relations euh, avec les propriétaires et aussi avec le voisinage. Et du coup, avec la communauté. Ils un regard différent sur ces personnes-là. Et Euh, ce qu'on a aussi perdu, c'est euh, les euh, l'ouverture euh, du centre en soirée. On a un centre de jour et de soir. Et toutes les heures, euh, toute l'intervention qui est effectuée de soir ont été complètement coupée. Et ça, j'ai été un peu abasourdie parce que, bon, quand on a entendu le virage, euh, je me disais oui, euh, il y a des services qui vont être coupés. Le centre de jour et de soir, je m'attendais pas à ça parce que je pense qu'on contribue beaucoup à éviter que ces gens-là airent dans les rues sans but. Nous, au contraire, on les aide à, voir, à, à travailler à, à un but constructif et euh, développe un sentiment d'appartenance sport à une première communauté. On travaille aussi à leur inculquer des valeurs social. Euh, D'abord, ça commence dans le centre de jour et de soir, ensuite dans leur quartier, dans leur communauté et dans la société en général. Alors moi, je pense que ce type de service-là fait une différence non seulement dans la vie de ces gens-là, mais dans la communauté dans, et auprès des citoyens en général. Et c'est tout a été coupé <rire> au mm -hmm. complet. Et du coup de la part des, des, des candidats qui se présentent aux élections fédérales vous attendez quoi comme euh, engagement comme initiative baisse ce, ce qu'on attend c'est ce que ce qui a été dit je pense et répété ici c'est que l'asli je, je pense qu'au québec on a euh, on, on est particulier et puis on a développé des euh, des services qui sont adaptés à la clientèle que nous connaissons bien et euh, c'est ça qui a été coupé parce que moi non plus je, je suis pas contre ce euh, euh, qui, qui se développe euh, un autre type de service je pense qu'il y a de la place pour tous mais que on, on est qu on, bah, écoutez est, maintenant c'est que 33 du budget là qui est alloué euh, aux services qui sont de type généraliste alors moi c'est ça que j'attendrais qu'on qu'on qu'on repense un peu au système et que ça, c'est adapté. On voit que c'est une formule qui fonctionne, qui fonctionne bien. Pourquoi l'avoir à ce moment-là tassée et même anéantie dans certaines situations? Donc moi, je m'attends à ce que qu'ils euh, repensent au système et puis qu'ils remettent des sous dans l'esprit généraliste.